On Qibla présente le cœur en action, Médéry salikin. Bismillah wa le wa du wa du ala du sallallahu alayhi wa sallam haïm du haïm wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa haïm billahi ta'ala min haïm anfusina wa min a'malina, يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى en axeur Le les sentiers des de de ibn al qayyim al jawziya rahimahullah Et aujourd'hui, on va parler d'une station qui est extrêmement importante pour le croyant, pour le musulman, qui est une partie intégrante et nécessaire. Au fait, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler de la station de al-yaqinu. Al-yaqin qui réfère à la certitude. Ce mot-là, al-yaqin, on le trouve beaucoup dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'est un mot qui est... Euh, très pertinent pour le contexte dans lequel on vit de nos jours. Alors, c'est quoi l'Irkin Encore une fois, l'Irkin très simplement, c'est la certitude. On va aller dans les détails. Bien sûr, ça devrait être très clair pour chaque musulman que la certitude est nécessaire à l'accomplissement et même à la validité de la foi. Ça veut dire le concept de la foi de iman dans la religion d'Allah subhanahu wa taala ne va pas de pair avec le doute. La foi dans l'islam est une foi de certitude, de yaqin. Et ça on le trouve très clairement du tout début de l'oran, dans la Al-Baqara. Donc il nous dit ici l'auteur De un, il compare le yaqin, la certitude, il dit par rapport à la foi C'est comme l'âme pour la personne, c'est comme l'âme pour le corps. Le yaqin, la certitude, c'est l'âme de la foi. Comment est-ce que la foi peut-être forte, peut-être puissante, peut-être authentique C'est avec le yaqin, c'est avec la certitude. Encore une fois, quand on dit al-yaqin, parfois comment bien définir la chose C'est tout simplement en comprenant le contraire de cette chose. Al-yaqin, al-munafi lishak. Le yaqin, qui est en, en, en, en, en, entre parenthèses ici en passant, le yaqin, la certitude, C'est l'une des conditions de la validité de la ilaha illa Allah, min shurout la ilaha illa Allah, al yaqin al munafi lil C'est le yaqin qui est l'opposé le contraire qui réfère à l'absence de shak, du doute en tant que tel. Donc il dit aussi wa bihi tafadala al 'arifun. Al 'arifun les connaisseurs, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui connaissent la religion d'Allah, qu'est-ce qui fait la différence entre eux, leurs différents rangs, leurs différents niveaux C'est entre autres leur niveau de yakin. Le plus que la personne elle a de yakin, le plus que sa connaissance, elle est plus forte en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que pour un croyant, pour un musulman qui est un croyant sincère, qui a la certitude, il n'a aucun doute au sujet de sa religion, est-ce que son niveau de yakin, il est comme le yakin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Bien sûr que non. Est-ce que pour les croyants qui sont sincères, leur niveau de certitude est comme le niveau de certitude des anges, des malarikas alayhi wa sallam? Non. Euh, entre autres, on a ce principe très logique qui dit que al qu'est-ce qu'il dit ce principe C'est un principe logique même à l'extérieur ici du domaine de la religion qui dit que voir, ce n'est pas comme Recevoir l'information, comme entendre, on t'a parlé d'une place, on t'a dit cette place, c'est très très beau. La nature là-bas, c'est incroyable, les montagnes, il y a la verdure et ainsi de suite. Mais tu ne l'as pas vu. tu vas le croire parce que la personne qui te relaie cette information, c'est quelqu'un de confiance, tu lui fais pleinement de confiance. Mais tu as beau imaginer, tu n'as pas le niveau de certitude de la chose et des détails de la chose que la personne qui a vu directement. Et c'est pour ça, en passant, que lorsqu'on parle de « ça l'auteur ne mentionne pas ici, mais je vais commencer avec ça comme introduction, il y a d'autres savants qui parlent de cela. On a un, on a « ilm al-yaqin », la connaissance, la certitude de connaissance. C'est ce qu'on a en tant que croyant, c'est ce qu'on devrait avoir si « al-dunya » qui pourrait nous répéter brièvement quels sont les piliers de la foi, les six piliers de la foi, de l'imam qui nous les rappelle On a six piliers de la foi. Oui. Croire en, en Allah, subhanahu wa ta'ala, le en les anges, les malaïka, ses ces livres, les, en les en prophètes, en les en prophètes en et les, les, en en les en messagers, l'yom al-akhir, l'au-delà, ainsi que al qadar le destin. Okay? Donc ça c'est les 6 piliers de la foi. Nul musulman n'a le droit d'ignorer cela. Si quelqu'un ne connaît pas encore ces 6 piliers de la foi, il ne faut pas dormir ce soir avant de les apprendre par cœur. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est indiscutable. Ça c'est les piliers de notre foi. En quoi exactement Donc pour chacun de ces piliers, si on parle de l'au-delà, Aliyah Oumel-Ak, le jour du jugement dernier, on croit au jour du jugement dernier, on croit en le paradis, en enfer. On a besoin de certitude. Ça veut dire, je n'ai pas de doute là-dessus. Si j'ai un doute, moi, je crois qu'il y a possiblement un jour du jugement dernier. Une deuxième vie après la mort. C'est possible, c'est fort possible. Mais je ne peux pas te garantir, si quelqu'un dit cela, est-ce que ça c'est un musulman ce n'est pas musulman parce que on ne peut pas être musulman si on n'a si pas de certitude sur ces piliers, ces fondements de la religion en tant que tel donc là on a une certitude de connaissance après ça il y a le niveau supérieur à cela qui est c'est la certitude de la vision faite d'avoir vu ça c'est lorsqu'on voit des choses on va voir Si quelqu'un dit par exemple « moi je suis certain que la mort est une vérité, elle est inévitable » ça bien sûr tous les êtres humains sont d'accord là-dessus, que la mort elle est inévitable. Mais on a cette certitude de connaissance. Mais si quelqu'un est en train de voir quelqu'un mourir devant lui, là la personne elle est passée à quoi ?« Aynu C'est une certitude de vision, elle est en train de voir. Et finalement le niveau le plus élevé de certitude... C'est « Hakkul Yaqin ». C'est quoi « Hakkul Yaqin » C'est de vivre la chose en octobre. C'est l'expérience, c'est être dans l'immersion. Donc celui qui est mourant, lui, il n'est pas seulement en train de voir la mort, il est en train de vivre la mort. Quelqu'un va, on va lui dire qu'il y a une personne qui a telle maladie qui est en train de souffrir beaucoup à l'hôpital. Il est certain de cela. Ça c'est, il a entendu parler. Il y a quelqu'un d'autre qui vient comme visiteur à l'hôpital. Il voit la personne en train de souffrir. Il est en train de voir l'effet. Il n'a aucun doute. Ça c'est une certitude de, de vue. « Mais le malade qui est en train de souffrir, ça c'est quoi C'est « haqq ou Il est en train de vivre la chose. Donc c'est pour ça qu'il a la certitude la plus haute. Donc nous, tous les êtres humains dans cette vie du bas-monde, On ne voit pas l'au-delà, on ne voit pas l'akhirat. Les croyants, ils ont la connaissance certaine que l'au-delà ça existe, qu'il y a une deuxième vie, qu'il y a le jour du jugement dernier, ainsi de suite. Mais une fois qu'on va mourir, tout le monde, kafir ou musulman peu importe, tout le monde va avoir quoi Tout le monde va voir et va vivre ces certitudes-là dans l'au-delà. C'est clair Donc, c'est pour cela que Même ceux qui ont la certitude ne sont pas au même niveau. On connaît l'histoire de Ibrahim Alayhi Salam qui est citée dans sourate al baqarah lorsque Ibrahim Alayhi Salam dit à Allah Subhanahu Wa Ta'ala "Arini kayfa tuhiy al-maut". Oh Allah, peux-tu me montrer comment tu redonnes la vie aux morts Allah Azza il lui dit "Awalam tu'min?" N'as-tu pas la foi, le iman, l'iman, qui est la certitude encore une fois قال بلى ولكن ليطمئن قلبي و mais pour avoir encore plus de fermeté de tranquillité de tumanina là les savants ils disent Ibrahim alayhi salam il voulait passer de ilm al-yaqin la science de certitude à ayn al-yaqin arini Al il veut voir devant lui un signe comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il redonne la vie au mort subhanahu wa ta'ala alors il dit si Allah سبحانه وتعالى ta'ala, اليقين بالانتفاع بالايات والبراهين فقال وهو اصدق القائلين وفي ذلك وفي الارض ايات للموقنين الله سبحانه وتعالى يمنصنان في القران الكريم ك سكي بنيفيسي دي سيني كي سون سور ساتر ايل يا دي سيني سور ساتر ايل يا دي ليسون كي بور نو سيتي دي زيكزامب دي سرتان سيني كي سون سور ساتر كيس كيل يا كوم ايات الله سبحانه وتعالى Qui pourrait nous citer des exemples Les montagnes, hmm? les djibales. Qu'est-ce qu'on a aussi L'alternance du jour et de la nuit. Ta'aqubu al-layli nahar Oui. La séparation des deux océans. La séparation des deux océans. Qu'est-ce qu'on a aussi Qu'est-ce qu'on a comme signe d'Allah subhanahu wa ta'ala Plein de signes, on ne peut, peut pas en finir, mais on veut juste des exemples comme ça, des catégories. Hmm? les étoiles donc les cieux la terre la création l'alternance du jour et de la nuit donc ça c'est ayatul khalq wa fi anfusikum afalatub tabṣirūn en nous-mêmes Allah subhanahu wa ta'ala dit que en nous-mêmes il y a des signes dans la création de l'être humain de son corps de ses émotions de son sommeil tout ça c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a aussi quoi ayyamu 'azza wa comme Allah cite ça dans le Coran l'histoire les événements ça aussi c'est des signes d'Allah subhanahu wa taala, les événements, les histoires qui se répètent, les récits. Pourquoi est-ce que Allah azawajalla nous parle de Pharaon dans le Coran et de Karun et de Haman et du peuple de Samû, du peuple de Lourdes, du peuple de de Ad. Tous ces peuples-là, ces récits. Et eh bien ça c'est des signes. Inna fi la aya wa taraknaha aya. Allah azawajalla les a laissés comme des traces. Parfois on passe, il y a des vestiges. C'est quoi ces vestiges? Il y a des traces. Voilà une civilisation, là il y avait quelqu'un qui était très puissant, qui était riche et tout, il est où Il n'existe plus, il a laissé derrière lui le matériel, mais lui il, a, il, est, il, a, il est parti, il a quitté ce monde. Donc tout ça c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jale il dit subhanahu wa ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin que ces signes-là, ils sont là pour les gens de, de la certitude. Ceux qui n'ont pas la certitude, malheureusement, ils ne vont pas bénéficier des signes d'Allah. Ils voient les signes d'Allah, mais ne voient pas la profondeur. ne peuvent pas voir c'est quoi la leçon, la morale derrière cela. Lorsqu'ils voient euh, les cieux et la terre il ne voit que peut-être des gaz et des informations scientifiques et des calculs et des chiffres et des nombres n'est-ce pas que le prophète mohammed sallalahu alayhi wasallam si on prend cet exemple qu'est-ce que le prophète mohammed sallalahu alayhi wasallam il faisait lorsqu'il y avait une éclipse il priait alayhi salatu wassalam il faisait la salat salat al-khusuf ou al salat al-kusuf qu'est-ce qu'il faisait aussi le prophète sallalahu alayhi wasallam quel était son état alayhi wa wassalam quel était l'état du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y avait l'éclipse Apeuré, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était apeuré ça faisait peur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourquoi est-ce qu'il était apeuré alayhi sallallahu alayhi wa sallam des récits du passé mais qu'est-ce qu'il a mentionné plus spécifiquement à propos de ça à propos de l'éclipse que c'était quoi exactement que c'était une oui Une comparaison, mais aussi l'a dit le prophète que c'est une ayat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle Allah subhanahu wa il rappelle ses serviteurs à l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait peur à ses serviteurs pour qu'ils se rappellent de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'un jour soudainement tout peut changer. Les choses normales auxquelles on est habitué, Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire changer en un seul moment. Alors, de nos jours, qu'est-ce qu'il y a lorsqu'il y a une éclipse Qu'est-ce que les gens font La des lunettes, c'est une activité, c'est une activité artistique, activité, n'est-ce pas Mais là, je ne vais pas parler de ceux qui ne connaissent pas l'islam. Mais là, malheureusement, il y a certains qui sont nés dans l'islam mais que achey parce qu'ils n'ont pas le yakeen, ils ont le shak riad billah Ils connaissent tout ça les hadiths du prophète Mohammed et ainsi de suite, mais qui sont leurrés par l'aspect scientifique de la chose, qui disent pourquoi être apeurés par tout ça au fait ce n'est qu'un phénomène scientifique. Ils ne voient que le phénomène quoi scientifique de la chose. L'islam ne dit pas que l'interprétation scientifique de la chose qu'elle est qu'elle est fausse. Islam n'a pas dit cela. Mais l'islam, il, il, il nous dit que derrière la science, il y a aussi d'autres choses. Que même cette science-là, eh elle ne nous donne que des calculs, des informations sur certaines choses Allah subhanahu wa ta'ala, il a créées. On appelle ça ruiner l'expérience par la science. Vous savez c'est quoi, ruiner l'expérience? Imaginez si vous allez... Prendre, vous allez au restaurant, votre restaurant favori. Vous êtes affamé. En même temps, vous êtes très excité d'aller à votre restaurant favori. Mais vous y allez avec l'un de vos proches ou de vos amis qui est un jeune médecin ou un jeune étudiant en médecine et que lorsque vous allez commencer à manger, vous êtes très passionné. Ça fait des heures que vous attendez. Ça, c'est encore une fois, c'est votre nourriture, nourriture favorite. Lorsque vous avez commencé à manger, cette personne ne va cesser de vous interrompre en vous disant à chaque fois « Mais tu sais qu'est-ce qui se passe actuellement dans ton corps lorsque tu as mangé ça Parce que cette nourriture, elle est faite de sel et voilà ce qui va se passer dans ton estomac et ainsi de suite. J'aimerais t'expliquer ainsi de suite. » Qu'est-ce que cette personne est en train de faire Elle est en train de ruiner l'expérience. Je vais dire, laisse-toi tranquille, s'il te plaît, pour un moment. Garde ton cours de la science tout à l'heure. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. C'est pas le moment opportun pour ça, parce que ça enlève... La finalité de la chose. Si Allah a créé tout ça dans notre corps, c'est parce qu'il y a une finalité derrière. Il y a une finalité derrière. Ce n'est pas pour qu'on se concentre seulement sur ces chiffres et ainsi de suite. La même chose ici. Il y a une différence entre étudier ce qui se passe, c'est quoi l'éclipse lunaire et tout dans un cours, et entre lorsque ça se passe, de oublier que ça c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose lorsqu'il y a Euh, lorsqu'il y a des, des grosses tempêtes, des cyclones, des tremblements de terre Qu'est-ce qu'on fait On va pas, sauf ceux qui sont ceux qui sont chargés de faire des études, des expériences scientifiques à, à ces moments bien spécifiques. Mais pour le reste des gens, qu'est-ce qu'ils cherchent Cherchent leur sécurité, cherchent refuge, comment se protéger contre le danger et tout. C'est pas le moment ici de faire une parce que, que que tu comprennes la science derrière ou non. Ça reste que ça c'est un danger, ça peut être un danger. Et on sait que l'Arzodel il a puni, Allah subhanahu wa taala a puni des nations avant avant nous par des tremblements de terre par des cyclones par le vent par le rih c'est tout c'est clair donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla il dit wa fil ardi ayatu lil que sur cette terre il y a des signes d'Allah Subhana wa Ta'ala pour ceux qui ont la, le yakin et la et la certitude aussi Allah Azza wa Jalla a spécifié que ceux qui vont avoir le succès. Et ceux qui seront guidés, eh c'est les personnes qui ont le « yaqin », la certitude, c'est ça ce qui ouvre la grosse porte vers le succès ainsi que vers la guider. Allah subhanahu wa ta'ala il dit bima ça c'est au début du nous mushaf plutôt dans sourate al baqarah ils ont le yaqeen la certitude en la akhirah la vie de l'au-delà c'est quoi avoir la certitude entre autres pour la akhirah qui pourrait nous donner des exemples qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, avoir le yaqin, la certitude en la vie de l'au-delà, de l'akhirah. Qu'est-ce que cela implique Quelles seraient des situations de la vie de tous les jours où notre yaqin en l'au-delà va s'illustrer Oui, Ari la, prière. la prière. Pourquoi donc Pour bon, très bien. Non. Quand on fait la salette, on va sacrifier des choses de, de la dunia, n'est-ce pas Quand on fait la salette, beaucoup de temps, il y a, il y a des choses intéressantes à, à faire, mais on va les mettre de côté pour aller faire la salette. Qu'est-ce qu'on gagne Un commerçant qui va fermer sa boutique, qui va fermer son bureau pour aller faire la salette, sachant qu'il pourrait rater des bons, des bons deals, comme on dit Qu'est-ce qu'il cherche derrière ça C'est la l'akhirah. Ça, c'est le yakin en la l'akhirah. C'est ça ce qui l'a motivé. Donc, la personne qui dit que non, parce que je risque de perdre alors la salette, ça, c'est une personne qui n'a pas le yakin en l'au-delà, en l'akhirah. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exemple Quand on parle ici de yakin en l'au-delà, qu'est-ce que cela signifie Se rendre compte à soi-même. Comme Allah Azza wa Jal, il dit وَلْتَرْضُ النَّفْسُ مَّا قَدَّمَتْ Les radine. Donc, on a beaucoup d'exemples. Faire des choses et dans une culture capitaliste, faire des choses, mais sans s'attendre à un retour, n'est-ce pas Comme l'autre fois, avec un groupe de frères pour un certain projet et tout, quelqu'un qui n'était pas musulman, mais il a demandé ce, ce projet. C'était, qu'est-ce que vous gagnez derrière Qu'est-ce que vous gagnez On ne gagne rien. C'est pour le bien de la communauté. Non, non, mais c'est impossible, il a dit. C'est impossible. Il dit, vous devez. il n'y a, a personne qui fait sans rien gagner. Il a dit, qu'est-ce que vous gagnez Il trouve ça que c'est étrange. Parce qu'il ne croit pas en l'akhirah. Euh, les yaqeen aussi en c'est savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a injustice dans cette vie du bas monde, Allah azawajal, il réserve quoi la justice au plus loin pour l'akhra, pour l'au-delà que la justice sera rendue pour celui qui est opprimé pour celui qui est maltraité qui est traité injustement Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle des gens de l'enfer de an-nar b'annahum lam yakunu min ahli al-yaqin que leur problème entre autres c'est qu'ils n'avaient pas la certitude il n'y avait pas le yakin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa idha qila inna wa'da allahi haqqun wa as-sa'atu wa sa'atu la rayba Inna dhunnu illa dhunnan wa man ahnoubi mustaikinin. n'y avait pas encore une fois, il n'y pas le doute. Parfois il a dhunnuna, il pense encore une fois. Ça c'est le genre de personne, de kafirin, qui dit peut-être qu'il y a une vie après la mort. C'est possible, mais on n'est pas certain, on n'est pas sûr. Et ça ce n'est pas un mu'min bien sûr, comme on s'entend, comme on s'entend tous. Et ça c'est la de c'est la vérité de as siddiqiya Siddiqiya, ça vient de As-Siddiq, ça vous rappelle quelle personnalité ça siddiqiya? Abu Bakr As-Siddiq ta'ala anhu. Donc encore une fois c'est quoi As-Siddiq Est-ce euh, qu'on avait cité déjà l'histoire ici dans cette halakha ou non Comment, Pourquoi est-ce qu'Abu Bakr on l'appelle As-Siddiq Est-ce qu'on avait déjà cité l'histoire ici dans la halaqa Non Alors pourquoi est-ce que Abu Bakr le fameux compagnon du prophète Mohammed le meilleur des compagnons de notre prophète et aussi le premier calife de l'islam pourquoi est-ce qu'il s'appelle Abou Bakr As-Siddiq c'est relié à la fameuse histoire de l'Isra et al-Mi'raj le voyage nocturne du prophète Mohammed sallalahu parce que wa sallam, Allah, il l'a pris en une seule nuit de Mecca vers Jérusalem après ça vers les cieux, après ça il est revenu vers vers Mecca le lendemain matin les mouchriquis, les polythéistes ils ont entendu parler de ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa il leur a parlé de ça parce qu'il est prophète d'Allah il doit parler de ce que Allah azzawajal il lui a montré des signes d'Allah sallallahu wa ils ont commencé à se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et ils ont trouvé ça comme une excuse pour se moquer de l'islam pour remettre en question la religion de du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont partis directement chez Abu Bakr radiallahu ta'ala à nous parce qu'ils savaient que c'est le compagnon le plus intime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre sous la, sous la pression, sous la contrainte. On lui a dit « Est-ce que tu as entendu des dernières nouvelles Ce que ton ami, il a dit ?» Son ami, ça veut dire que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit non parce que Abu Bakr n'avait pas encore croisé cette journée-là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit Écoute bien, Abu Bakr, ton ami, il prétend qu'en une seule nuit, il est parti jusqu'à Jérusalem et il est revenu à Mecca. Pour eux, c'était inconcevable. Abu Bakr, anhu, il a dit, « Si il l'a dit, alors c'est vrai. » Je ne l'ai pas entendu de lui, je ne peux pas confirmer qu'il l'a dit vraiment. Mais s'il si l'a dit, j'y crois, j'y adhère. Ils ont dit, tu crois que ton ami, il peut partir en voyage en une seule nuit jusqu'à Jérusalem et revenir Il a dit Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu Eh bien moi je crois en quelque chose qui va plus loin que ça Je crois que la révélation lui arrive du ciel en, en un seul instant Des sept sueurs, Allah subhanahu ta'ala lui envoie le message directement, une réponse à quelque chose Ça ne prend pas des mois, des années, de façon instantanée Alors Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu contrairement à certains autres compagnons qui étaient encore nouveaux dans l'islam, nouveaux dans leur foi, qui ont été un peu, comment on dit, secoués. Abu Bakr radiallahu anhu, il a adhéré à la vérité tout de suite. C'est pour ça qu'on appelle as-siddiq, sadaqa. Il a traité le message de véridique. Abu Bakr radiallahu anhu, ne remet jamais en question le message du prophète Muhammad alayhi Donc, la distance, regardez ici, peut-être j'ai mentionné ça dans d'autres halaqas, mais je le répète parce que c'est un concept très important. Si on peut dire que ça ici, c'est notre cœur, notre foi, notre acceptation de ce qu'on a appris de l'islam. Il n'y a personne de nous ici, personne, personne, personne qui connaît tout de l'islam. Et il n'y a aucun savant sur cette terre qui connaît tout de l'islam. Toujours, « وَقُلْ رَبِّزِدْنِ wa وَفَوْقَ kulli عِلْمٍ Alim, toujours on apprend des choses nouvelles dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est plus large que toute personne sur cette terre. Il y a personne parmi nous qui connaît tout. Donc ça nous arrive parfois d'apprendre quelque chose de nouveau de notre religion. Un hadith authentique du prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam que je n'ai jamais entendu avant. C'est la première fois que j'entends ce hadith ou que je médite sur cette partie du hadith et que je viens d'apprendre une nouvelle information. Le temps qui sépare mon apprentissage, je viens de recevoir l'information jusqu'à le moment où je dis j'y crois, j'y adhère, j'ouvre mon cœur, j'accepte cette information. Ce temps-là n'est pas nécessairement le même entre tous les croyants. C'est clair, même les croyants, je parle, pas, je parle des croyants qui sont sincères, il y a celui que parfois, c'est une nouvelle chance sur l'islam, mais... Il trouve ça, ça, ça sort de l'ordinaire. Ça va lui prendre quelques secondes comme ça pour digérer cela, pour dire "Amen to Billah". Wa bi rasoule alayhi wa sallam. Mais il y a quelqu'un d'autre que c'est instantané, comme Abu Bakr se dire "Qur'adillahu ta'ala". Parce que le niveau de yakin, il est très très élevé. Le niveau de certitude, encore une fois. Och svarat att att vokla frukten och resultatet, och för detta har vi en återgång till Hudda med det att vokla. Gå till vokla och försök att ställa sig till att vokla. Det har gått flera, flera veckor. Att vokla var vad det var? Att vokla? Plan konfiansen Allah S. A. Allah, subhanahu wa Alors, en passant, y a. S. Plan Det är i Allah A. A. S. Avvaktar att Att vokla på dialect ça dit tawakkaltu 'alayk on n'a pas le droit de dire ça on 'alayk on peut pas dire à quelqu'un tawakkaltu 'alayk parce que Allah azawajalla dit fa tawakkal 'alá Allah wa 'alá Allahi fa tawakkul exclusivité c'est le hasard le tawakkul est une ibada parce que le tawakkul ne veut pas dire la confiance tawakkul c'est la pleine confiance ça veut dire je n'ai aucun doute alors si je dis euh, fais-moi rends-moi ce service. Euh, Est-ce que tu peux me livrer cette chose à telle personne Après ça, je dis à quelqu'un, je lui dis « Tawakel-toi alayka ». C'est quoi « Tawakel-toi Je suis en train de dire ici que je te fais pleinement confiance. Tu as la pleine cap capacité. Je sais que tu vas le faire. Alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui a la capacité totale de nous garantir que ce sera toujours fait. Alors le tawakkul notre tawakkul doit être exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala alors quelle est la relation ici entre le tawakkul et la certitude du yaqin le tawakkul est un fruit de la certitude parce que Allah azawajal il dit écoutez bien cette ayam fa ala Allah innaka ala al alhaqqi al-mubin et le tawakkul On Allah Subhanahu wa ta'ala la ayal sadqa au prophète Muhammad sallallahu alayhi tawakkal on Allah Subhanahu wa ta'ala et pleine confiance en Allah parce que tu es sur al sur la vérité mubin clair quel est le lien entre les deux tu pourrais nous trouver le lien entre les deux pourquoi tawakkal et pleine confiance en Allah parce que tu es sur la vérité claire pourquoi Quel est le lien entre être sur la vérité absolue et entre avoir tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce que quelqu'un aurait une réflexion là-dessus L'une est la conséquence de l'autre. Comment est-ce que être sur la pleine vérité, ça donne naissance à ce tawakkul Barak laufik, rien à craindre, entre autres, parce que si je sais que c'est si je sais que j'ai tort au fond de moi-même, si je sais que je suis sur le tort, est-ce que je vais vraiment avoir ta Quelqu'un va sortir de la maison, chez lui, pour aller faire quelque chose de haram, de clairement haram, clairement interdit, et il le sait, ça c'est son intention. Est-ce qu'il peut sortir de sa maison en disant « Bismillah, tawakkal tu al Allah »?« J'ai tawakkal en Allah, je sais Allah, il va me protéger » Est-ce qu'il peut avoir ça Il faut être fou et ignorant complètement de l'Islam et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout celui qui a la fitra, lorsqu'il fait le mal, lorsqu'il il veut faire le mal ou il a tort, il sait qu'il a tort, ne peut pas dire vraiment... Tawakkel toa Allah. Même s'il le dit, il le dit, mais sans une vraie... Il le sait dans son cœur que, que c'est faux. Il ne peut pas... à Allah parce qu'Allah ne m'aide pas. J'ai tort. Mais celui qui est sur al al Mubin, sur la certitude claire, absolue, indiscutable, sur la vérité, je sais que ce que je fais, c'est la vérité. C'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai rien à craindre, comme tu as dit. J'ai pleine confiance en... Allah c'est pour ça que, lorsque, en passant ça, c'est la fitra, n'est-ce pas? La fitra dans le cœur de l'être humain, l'être humain, il a beau essayer de, de trafiquer, de jouer avec les concepts et tout, il peut pas fuir la fitra, sauf une minorité de personnes qui ont dépassé cette étape de corruption à une autre étape où leur fitra, quand on dit la fitra, c'est l'instinct naturel. C'est comme quelque chose de humain, une conscience humaine normale que qu'Allah a mis dans notre cœur. Bien sûr, il y a des gens, ils ont dépassé ce niveau de corruption et c'est fini. Leur, leur fétra est corrompu. Même la fétra en tant que telle, elle est renversée. Mais pour une grande majorité d'êtres humains, même pour le kafir, la personne, elle a encore quoi Des restes de fétra, des restes de conscience qui lui disent que lorsque tu sors de ta maison... Pour aller apporter euh, de la nourriture à des pauvres et à des orphelins, pour faire des actes de charité, tu peux sortir en toute sécurité, en toute confiance. Et lorsque tu sors de ta maison pour aller commettre un crime, pour aller voler, pour aller cambrioler la maison de quelqu'un, il y a quelque chose dans ton cœur déjà qui te eu une certaine peur, une certaine crainte il y a déjà un danger qui t'entoure, il y a quelque chose de, de mal qui pourrait t'arriver, tu n'es pas vraiment protégé, tu n'es pas vraiment une bonne personne qui devrait être très fière de ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez ici Donc ça c'est un peu le lien entre le haq, le yaqin, la certitude ainsi que le tawakul. Il dit ici, lorsque... Le yaqin, la certitude, va entrer dans le cœur. Le cœur va être plein de lumière, va être illuminé. Et là, on va commencer à parler de certaines choses qui sont très, très importantes. Qu'est-ce que la certitude en enlève de notre cœur De un, elle enlève chaque raïb. Qui connaît le sens du mot raïb Qu'est-ce que raïb veut dire Le mot raïb, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe le doute donc oui ça s'est traduit souvent comme le raïb c'est le doute c'est le chèque en réalité c'est un peu plus profond que cela parce qu'en arabe on a le chèque écoutez bien cette différence en arabe on a le chèque le chèque c'est le doute n'importe quel doute en raïb c'est plus profond que ça c'est un doute qui nous cause de l'inconfort qui nous cause une certaine peur je me sens un peu perdu Et je, je suis un peu instable à cause de cela. Alors remarquez la différence. Si je vous dis, si je pose à quelqu'un la question, il est quelle heure Et la personne va me dire, par exemple, il est 7h15 ou 7h30. Je pose à la, à la question à la personne, c'est quelle température aujourd'hui fait froid C'est quoi la température Il me dit « C'est environ moins 10, moins 15 » par exemple. Probablement. Ça, on appelle ça quoi Un doute. On est, est d'accord là-dessus. C'est un doute. La personne n'a pas donné une réponse définitive. On n'a pas l'information définitive. Mais ça en arabe, on n'appelle pas ça « arraïb ». Ça s'appelle « shakun ». Parce que ce n'est pas entre 7h15, 7h30 ou entre moins 10 et moins 15 « que je vais paniquer dans mon cœur, que je ne vais pas dormir la nuit parce que je ne sais pas c'est quoi, c'est quoi la, la température exactement, est-ce que c'est moins 10 ou moins 15 Le raib c'est autre chose. Le raïb, c'est un doute, mais qui vient avec une certaine crainte, un certain inconfort, une certaine panique. Quelqu'un qui, euh, son médecin, vient de lui dire qu'il a une certaine maladie assez grave et que ses jours sont probablement comptés sur cette terre. Le médecin vient de lui donner cette information. Et là il rentre chez lui la nuit, mais lui n'a pas de n'a pas de n'a pas de islam, n'a pas de imam. Et là il va commencer à penser la nuit. Il est sur son lit en train de penser. Mais vu que mes jours sont comptés sur cette terre, qu'est ce qui va m'arriver après ma mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort Il n'y a pas de vie Est-ce que je vais devenir néant Est-ce que je vais aller en enfer Ou est-ce que comme certains le disent, il va y avoir un paradis ou que... Ça, comment est-ce qu'on appellerait ça en arabe Le mot c'est quoi Entre les deux, le mot de tout à l'heure Oui, c'est un chèque, c'est un doute, mais on a vu un autre mot. Arayim Est-ce qu'on s'entend que ça, c'est le, le genre de choses, le genre de doutes qui vont faire paniquer la personne Qui vont faire en sorte que la personne sera vraiment... On ne parle plus ici de, il est moins 10 ou moins 15. On parle ici de quelqu'un qui sait quasi certainement que ses jours sont comptés sur sa terre. Le médecin lui a dit cela. As pas, je ne te vois pas sur sa terre dans quelques semaines. Je ne pense pas que tu seras là avec nous. Prépare ta famille et prépare tout. Mais là, il ne sait pas qu'elle sera... Il ne sait pas qu'est-ce qui, va... qu qui va arriver. Qu'est-ce qu'il y a après la mort. Il ne s'est jamais vraiment intéressé à ce genre de questions avant cela. Il était trop occupé par le dollar et par le business et tout. C'est la première fois qu'il commence à réfléchir à cela. Est-ce qu'on s'entend que ça, c'est pénible comme doute ou non Ça, c'est le genre de doute qui ne va pas laisser la personne dormir la nuit. Ça, on appelle ça quoi Raibon. Ça, c'est le Raib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il euh, nous mentionne dans le Coran Karim que le yaqin nous protège de raib et c'est al-Imam l'auteur ici que le yaqin la certitude dans le cœur elle va protéger le cœur de ce raib elle va protéger le cœur aussi de sakhat c'est quoi as sakhat as sakhat c'est la frustration être frustré le mu'min qu'il a eu le yaqin la certitude n'a pas de frustration majeure dans sa vie. Parce que la frustration, c'est pour celui qui a des doutes sur, entre autres, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, le adil d'Allah azawajal. Il y a des gens qui sont frustrés dans leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils sont frustrés Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont frustrés dans la vie Qu'est-ce qui les frustre On parle pas d'une frustration de passage. Tu es frustré contre quelqu'un parce que il t'a dit « j'ai bien fait le travail, il n'a rien fait ». On ne parle pas de ça par de quelqu'un qui est frustré dans sa vie. Une frustration majeure. Pourquoi les gens sont frustrés Oui. Ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent. Qu souhaitent. Très bien, Marockalaufique. Donc il y a des gens. Il voulaient tellement une chose. Il a travaillé fort pour la chose, mais ça ne veut pas venir. Il n'a pas ce qu'il souhaite. Donc. Le, le Mou'min qui a la certitude, il ne, ne, il ne vit pas ce genre de frustration parce qu'il sait que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah Azza wa Jal wa y'absut. Il donne et il retient. C'est Allah qui donne lorsqu'il veut, quand il veut, à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Si Allah Azza al wa ne veut pas me donner cette chose... Ça ne veut pas dire que c'est mon droit de l'avoir, et aussi parce que le mot il a pleine confiance en Allah. On a dit le yakin, min vers le tawakkul Il a pleine confiance en Allah subhanahu wa taala. Ce que Allah azawajalla il a choisi pour moi, c'est meilleur que ce que je veux pour moi-même. Si Allah azawajalla ne m'a pas donné ce que moi je souhaitais avoir, c'est pour la bonne chose, c'est pour la bonne raison. Même si je ne sais pas, je fais pleine confiance en Allah subhanahu wa taala. C'est lui qui sait subhanahu wa taala. Pourquoi aussi il y a des gens qui ont des frustrations dans la vie Non, ne font, non pas Confiance à eux-mêmes. Excellent point. Très très bon point. Barakallahu Donc ça aussi, les gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est une autre chose à régler dans notre culture, dans notre mindset. Encore une fois, on apprend des choses, mais il faut questionner beaucoup de ces choses-là qu'on apprend. On n'a pas, avec tous mes respects ici, soyez pas en colère, mais on n'a pas dans l'islam cette chose-là qui s'appelle al-nafs, la confiance en soi. Ça, c'est celui qui n'a pas de dîn, qui n'a pas de foi, qui n'a pas de iman, qui doit se booster avec ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu est que ce n'est pas, pas très islamique ça comme concept Confiance en soi-même. Confiance en soi. En doute de comment Dieu nous a créés dans quel sens on remet en cause la création de... donc là probablement tu parles plus de, de l'impact négatif de cela oui très bien donc c'est comme si on prêtait nos réussites à nous-mêmes alors que c'est le quader d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce que le Islam nous dit sur nous, nous le nous? Parce qu'en arabe, moi, c'est nefs, on appelle ça nefs. En arabe, l'aytima dû à, le toccle à la confiance en soi. Qu'est-ce que l'islam nous dit à propos de cette nefs? Al-mara <machare> tumisou. Alors, donne le mal. Laoua donc elle est un peu instable parfois elle, elle ordonne quelque chose après ça elle, elle te blâme pour la même chose qu'elle t'a demandé de faire il faut l'éduquer tarbiyat nafs oui donc en amujah al-mujahada mujahada tout nafs tazkiyat tout nafs donc tout ça ça réfère à des choses qui nous disent que nafs elle a beaucoup de taches elle a beaucoup d'imperfections les taches ça veut dire entachées par les tasks. Donc, il y a beaucoup d'imperfections. Allah azawajal nous dit que nous, en tant qu'être humain, on est faible. Wa khulikal insanu, faible. Le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam, lui-même, vous avez probablement déjà entendu parler, euh, déjà entendu ces mots-là sur, euh, dans un serment de Jumaa, par exemple, khutbatul hajj. Le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam, lui-même, il disait: wa na'udu billahi min shururi anfusina, wa min syi'ati A'malina. On demande la protection d'Allah. Tout comme on dit « Na'udhu billah minash shaitan rajim » On demande la protection d'Allah du shaitan. On demande la protection d'Allah Azza wa contre le mal de notre propre nefs. Notre propre nefs nous joue des tours. Fait des choses, propose des choses, fait des plans contre nous qu'on qu va regretter par la suite. Donc, et en plus de cela, bien sûr, qui va faire confiance aux plus faibles Sachant qu'il a avec lui le plus puissant. C'est pour ça que le kafir, c'est normal. Il doit se booster avec quelque chose parce qu'il ne veut pas. Il a oublié Allah. Qu'est-ce qu'il lui reste pour se booster J'ai confiance en soi. Le mot « menis la confiance en Allah » C'est clair Et bien sûr, en plus de ça, le concept de « al-qadr », le « qadar, le qadar, le destin », quand c'est que nous, « lay salaka min al-amri shay'un » En réalité, on n'a pas le plein contrôle sur la vie. Cette nef sur laquelle moi, même si elle était très gentille et très instruite et très intelligente et très sage, mais la nefse en tant que telle n'a pas plein contrôle sur les circonstances. Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Donc dans l'islam, on a « Tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc là, notre frère, il a dit que beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'elles euh, n'ont pas confiance en à ses confiances en eux-mêmes. Donc ici l'éducation du moumin, c'est mise sur ce concept là de tawakul, ala Allah, tawakul, on Allah, subhanahu wa ta'ala avoir wa ta'ala. Le yaqīn aussi ça nous ça nous préserve contre le ham et le ram. Vous connaissez les deux concepts ces deux mots là ham monwa ram. Al ham c'est pour l'avenir les soucis pour l'avenir. On est soucieux pour l'avenir. Qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine Je n'ai pas encore trouvé d'emploi, quelqu'un me dit. Pas... Ça fait trois semaines, ça fait un mois que je cherche un emploi, que j'ai perdu mon emploi. Et ça fait plusieurs semaines que je ne reçois pas de salaire. Qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine quand je n'aurai rien du tout Comment je... Alors ça, qu'est-ce que ça cause Ça cause ici quoi des... des soucis. Mais ici on a notre yaqin qui est que Allah Azza wa Jal, il est le razzaq subhanahu wa ta'ala ma midadatil ard illa ala allah rizqha le rizq de chaque dabe qui marche sur cette terre incluant nous en tant qu'être humain il est c'est allah subhanahu wa taala qui, qui s'en charge nous on fait les asbab mon rizq il va venir lorsque ce sera le temps ça va venir Donc le Yaqin, ça, ça nous empêche de souffrir comme ça mentalement, de toujours penser à des soucis, à des problèmes qui pourraient éventuellement arriver. La même chose ici, Al-Ram, -ram, ça, peut, ça peut référer à une sorte de tristesse pour quelque chose de présent, de très très lourd qui vient de tomber sur moi. Encore une fois, comment ça se dissipe, c'est avec le Yaqin, avec la La certitude. al Junaid. Ecoutez, definition de l'Yaqin, la certitude. Ta' al Al Junaid, al Yaqin Hu istiakraru l' illmi alavi layam Kalib, walayahoul, walaya taray ya rufin rahima Allah que le yaqin, la certitude, c'est quoi? C'est istiqrar la stabilité l'installation de l' ilm, de la connaissance qui va s'installer dans le cœur qui va prendre position, prendre position dans le cœur le mot estiqrar ça réfère à quelqu'un qui s'installe de façon définitive ou pour une longue durée on a quelqu'un par exemple qui est voyageur lui il va passer une nuit dans cet hôtel une nuit dans l'autre hôtel il passe à l'autre ville il y a quelqu'un qui est venu pour s'installer on dit al-qarar. Il... alors le yaqir c'est lorsque le ilm, la connaissance les connaissances qu'on a ça va s'installer dans le cœur de façon tellement définitive que « La yankalib wa la ça ne change pas, nos connaissances, ça ne change pas et ça ne se déplace pas. « La yahul, ça ne se déplace pas, ça ne part pas. Aujourd'hui, les connaissances viennent, ça part. Ça revient, ça part. « Wa la yatarayya » ça ne change pas dans le cœur. Quelle est la nature du cœur cœur, si je vous dis « le cœur ici est au milieu » Après ça, on a changement, on a stabilité. Le cœur, il est proche de du des deux. Changement. On est d'accord là-dessus. Prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم disait ça. Allahumma muqalliba al qulub, fadit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, ya Mukalbi al qulub. C'est Allah qui change l'état des cœurs. Ya Allah, donne-moi. Sabétralbi, sabéte. Un frère a demandé ça. Ça fait quelques jours. Sur Internet, c'est quoi le mot sabéte Qu'est-ce que ça réfère Ça réfère à la fermeté, le fait de ne pas changer sur ses valeurs. Euh, on parle bien sûr de la fermeté, aussi sur les bonnes valeurs, sur sur la vérité. Pas quelqu'un qui est entêté, qui qui, qui s'attache à ce qui est faux, à, à, à ses positions personnelles. On parle si est dans le sens, c'est les vérités, les valeurs de l'islam. Que moi, ces valeurs-là, ces principes de l'islam. On dit, ils disent ça, ça souvent dans la langue arabe. Surtout de nos jours. Ils disent « Foulanun lemt rayeru dunya. » Cette personne, lui, la, la dunya ne l'a pas changée. Comme je le connaissais ça fait 30 ans, comme je le connais aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes sont changées par la dunya. Les personnes qui étaient, je ne me rappelle plus si c'était, ça fait quelques mois ou l'an dernier qu'on a donné cet exemple. Mais on le répète comme petite révision. On avait dit « Al Islam, si on le comparait à un sprint ou à un marathon, ça se rapproche plus duquel des deux. C'est plus un marathon, ok? Islam, c'est ce qui nous donne vraiment une meilleure idée sur le degré de religiosité, de foi d'une personne. C'est son état pris sur plusieurs années. C'est pas un moment. C'est pas je l'ai vu cette semaine, il est très religieux elle est très religieuse. Donc ça, c'est quelqu'un avec un très haut niveau de foi. Pas nécessairement. Il ne faut pas s'empresser. Ça peut venir comme ça des choses, comme ça des, des, des moments de motivation, passagers, pour une raison ou pour une autre. Mais ce qui est plus important, ça c'est bien, alhamdoulilah, mais ce qui est plus important, c'est la constance. Comme la personne, elle était, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans, comme elle l'est aujourd'hui probablement mieux encore. Mais, en gros, sur le même chemin, ça, c'est un excellent signe. Alhamdulillah. Ça, en général, une personne, Allah, ne va pas changer. Incha Allah jusqu'à sa mort, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, une longue vie ne fera que l'améliorer, la rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce concept-là de fermeté, il est très important. Et il est, entre autres, relié ici à al-yaqin. Que al-ilm, les connaissances qui sont dans le cœur, ne changent pas. Pourquoi les connaissances changeraient-elles Là, on est entré vraiment dans le cœur de la problématique pour aujourd'hui. On a beaucoup de choses intéressantes à partager, mais je veux toujours relativiser. Il y a certaines parties du, du contenu qui sont plus, euh, plus pertinentes pour notre contexte de nos jours. C'est pour ça que je, veux, euh, que je veux aller plus en profondeur. Pourquoi est-ce que ces connaissances-là changeraient-elles dans le cœur d'une personne Oui à cause de l'entourage comme par exemple donc l'influence du mauvais entourage très bien je parlais cette semaine je parlais à un frère je le connais pas beaucoup mais bon, le frère il a grandi dans un dans, dans l'un des pays du Golfe euh, il m'a dit que à l'école ils ont très bien appris l'islam depuis euh, qu'il était au primaire au niveau que, machallah ce n'est pas, pas, pas un cheikh ou un étudiant de la religion ou autre chose, c'est chez un frère normal, comme on dit, mais jusqu'au point que, machallah il connaît beaucoup de hadiths par cœur avec les références, ça veut dire qu'il a été bien éduqué. Il, il m'a dit, lorsque je suis arrivé ici au Canada pour étudier, il m'a dit, je ne vais pas le cacher, je vais dire la, la vérité, il m'a dit, pour plusieurs, pour plusieurs mois, j'ai eu des doutes sur ma religion. Parce que, J'ai été exposé. Il m'a dit, je, je pouvais pas m'imaginer que je vais être exposé à ce genre d'idéologie, euh, l'athéisme et plusieurs autres idéologies. Il m'a dit, ça m'a créé des doutes sur ma foi. C'est le après ça que je me suis repris, le et j'ai pu. Allah azawajal m'a sauvé de tout, tout ça et maintenant je suis raffermi ainsi de suite. Donc le cœur, comme on a dit, le cœur il tend plus vers le changement que vers la stabilité. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit le cœur, il s'appelle en arabe le qalb, innama summiya l'qalbu qalba, l'ikatharatit taqallubihi. Il s'appelle le qalb parce qu'il y a taqallab, il change beaucoup d'états Si on met encore une fois de côté la foi pour un moment, c'est quoi le cœur de l'être humain Le matin, il est satisfait avec toi, ton ami qui est avec toi, ou ton collègue au travail ou autre chose. Le matin, il te dit, tu travailles très bien. Le soir, il va se retourner contre toi. Tu dis, toi, tu ne fais jamais le travail comme, comme ça devrait être. Le soir, il est en train de rire. Tu vas le voir, tu vas dire, ça, c'est la personne la plus heureuse sur cette terre. Le matin, le lendemain, il est attristé, il est aplati. Qu'est-ce qui arrive ici C'est le cœur qui change constamment, rapidement, dans ses émotions, dans ses perceptions, ainsi de suite. Mais la gravité, bien sûr, c'est lorsque ces changements-là vont toucher la foi, l'Iman, l'arcane ou l'Iman, la valeur de la religion, qui, bien sûr, de nos jours, ça ne manque pas, ces influences-là de l'extérieur, parce qu'on ne parle pas de certaines influences faciles, de nos jours, je n'ai que prendre ça, Ici, si je fais un swipe maintenant, je vais m'asseoir là-bas dans une table dehors, certainement, sans aucun doute en quelques minutes à peine je vais faire face à plusieurs shubuhat, à plusieurs messages qui seront là pour questionner mes croyances c'est clair ça n'arrête pas, c'est plus comment dire en, en anglais, le, le mot qu'on utilise en anglais c'est overwhelming c'est plus fort que ma capacité et n'importe quelle personne capacité humaine normale à à penser à rationaliser. Penser aux TikTok de nos jours, n'est-ce pas les les comme ça les c'est une vidéo sur un message suivi 30 secondes après sur une vidéo, une autre vidéo sur un autre thème et une autre sur un autre thème. Ça c'est quoi pour c'est quoi pour c'est quoi pour l'être humain Pour n'importe quel être humain. Tu, tu peux tu peux, avoir, tu peux être le plus grand penseur sur sur cette terre, ça ne change rien. Tu es un être humain. C'est quoi ça pour l'être humain Une succession comme ça de messages tellement contradictoires, tellement diversifiées, tellement qui disent mille et une choses en même temps, c'est quoi ça La confusion. Dispersion. Barakallahu fik tachattu tout dhihn. Que oh, on perd le contrôle des pensées. Alors si en plus de ça, la personne n'a pas le yaqin qui est bien blindé dans le cœur, bien établi dans le cœur, tu ne sais pas quelle flèche C'est comme dans des batailles, dans des guerres. Ils ne savent pas c'est quelle flèche qui va l'avoir. C'est clair qu'il va le blesser. Qui pourrait lui même lui être fatal. Des frères me disaient tout à, tout à l'heure « De nos jours, tout est possible. Je, je, je, je ne dis plus rien que ça c'est impossible ou bien que je ne peux pas croire que ça, ça existe. » Des frères m'ont dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un muslim comme ça muslim entre Dieu mais qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent sur tiktok qui dit que, que l'abortion c'est halal en islam et ils me disent il y a beaucoup de personnes qui le suivent sur internet beaucoup de personnes imaginez tiktok c'est des vidéos de 30 secondes 60 secondes Il va dire ça c'est halal l'autre il vient après Hal, ça, halal ça c'est halal l'autre il vient non ça c'est halal non ça on peut faire ça en islam qu'est ce que ça ça cause au cœur Qu'est-ce que ça, ça fait au cœur ?« Barakallahu fik La confusion. Et quel est le dégât de la confusion Quel est, quel est, quel est le danger de la confusion ?« Barakallahu fik Perdre le yatma. « raib? Barakallahu fik Donc, chose intéressante ici, attention. Voilà où se trouve le piège. Beaucoup de personnes pensent que tant que je suis musulman Alhamdulillah, je n'ai pas officiellement changé de religion, je suis correct. Pas vrai. Pourquoi pas vrai? Le shaitan ne, ne cherche pas nécessairement à nous changer de religion tout de suite. Toi, sort de l'islam, prends cette religion à la place. Qu'est-ce que le C'est quoi? Quel est l'accomplissement suffisant pour le shaitan? Pour que le shaitan dit j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai égaré cette personne. C'est le fait de, juste de downgrade, de descendre de l'yaqin vers la confusion. J'avais un système de valeurs, de croyances, de aqida. C'est quoi la aqida Le dogme, dogme. c'est quoi le dogme Comment vous définissez la aqida La croyance, quoi aussi Vous savez les gens qui parlent, il faut apprendre la aqida Beaucoup de personnes ils pensent que ça c'est un texte. Tu vas lire un texte et tu vas dire voilà, sur les asma, on sait faire ce qu'il faut croire et tout, il faut qu'on ait des trucs par cœur. Non. L'aqida, c'est une croyance profonde dans le cœur. Ce n'est pas d'avoir lu des textes. C'est pour ça qu'ils disent l'aqida, le mot aqida, ça vient de où Que le cœur, comme ça, il a pris des croyances et il est fermé, blindé, serré. Il dit ça, c'est à moi. On ne touche pas à ça. Ça, c'est le yaqid. Tu dis ça, c'est mes croyances, mon système de croyances, mes arcaines ou Ça, c'est indiscutable pour moi. Lorsque ça commence à devenir discutable, lorsque ça commence à... Il y a des, des bulles d'air comme ça, des vides à l'intérieur. Là, on est tombé de... vers un début de, de check. Et là, notre foi, elle est affaiblie, officiellement. Après ça, le shaitan va prendre son temps. Doucement, doucement, doucement, doucement. Il va commencer à prendre de la religion de la personne. De la religion de la personne. Parce que là, la personne devient vulnérable. Et en général, son état ne va cesser de se détériorer si elle ne va pas se, se reprendre. وَالْقَادِمُ أَدْهَا إِلَّا أَنْ يَشَى اللَّهُ Ce qui s'en vient, sauf si Allah a écrit quelque chose d'autre, mais ce qui s'en vient est pire encore. Parce que vous savez de nos jours que qu'est-ce qu'il y a après les Instagram et les TikTok Qu'est-ce qu'il y a après hmm? C'est ça, The Next Big Thing. Next, Dans quelques tours, comme on est en train de parler de ça aujourd'hui, ça devient une réalité. Dans pas mal, pas très longtemps. Et je ne rigole pas, si les choses se développent comme, comme, ça, se, comme ça se trace maintenant. Les, les gens vont aller sur des moteurs de recherche d'intelligence artificielle pour demander des fatwas. ça va être l'ordinateur qui va émettre une fatwa n'est-ce pas on va aller sur internet est-ce que telle chose est halal ou haram et l'intelligence artificielle la machine va te sortir une réponse qui va sembler être très élaborée Il va avoir des réponses et tout et va te dire conclusion de la chose ça c'est halal ou ça c'est haram Et là, ça va être maintenant les savants, les chouyours, les savants de l'islam, vont faire des roudous, des répliques contre la machine. Ils vont répliquer à la machine. Mais Les gens ils vont dire « Cher, toi, tu ne connais pas plus que la machine. »« C'est une machine. » Elle connaît beaucoup d'informations. Elle mémorise beaucoup d'informations. Vous voyez Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de l'importance de Al la certitude. Et la certitude, elle vient avec deux choses ici. Renforcement ainsi que prévention. Le renforcement c'est avec la science, avec al ilm apprendre la science, apprendre notre religion, s'approfondir dans l'étude du Coran, dans l'étude de la vie du prophète Mohammed et de son message. Ça c'est le renforcement. Ça ça ça va faire monter le yaqin, ça monte le yaqin. Aussi le renforcement à travers la méditation Chose qui est fermée pour nous de nos jours. Je ne dis pas que c'est fermé dans la théorie, dans ce qui est possible, mais je dis que c'est fermé dans notre mode de vie. Pourquoi est-ce que ça s'est fermé, cette fameuse méditation la Méditation, c'est très important dans le Coran. On a parlé tout à l'heure les signes d'Allah Azzawajal-Ayat dans il-mouqini. Pourquoi est-ce que c'est fermé Elle est fermée par quoi, la méditation Par les distraction, c'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il y a tellement de messages le nombre de messages le volume de messages auquel on est exposé dépasse de loin la norme, le average auquel un être humain normal devrait être exposé c'est sans cesse donc c'est comme si ça nous crée des murs Je, vous domaine, je vais vous demander une question je n'ai pas besoin de réponse ou de mains levées mais chacun se répond de façon honnête okay de face, chacun va répondre à soi-même de façon honnête quelle est la dernière fois que vous avez pris quelques minutes disons quelques secondes même, une minute, je ne vais pas dire quelques minutes une minute comme ça continue pour regarder le ciel et méditer, regarder les étoiles et le ciel je vous laisse répondre à vous-même surtout dans un contexte de vie urbaine ok, même Sama, qui est juste un signe d'Allah, de devant nous très accessible, très facile devant nous c'est pas, pas caché, faut pas faire des recherches ou s'approfondir pour trouver ce ciel, ces étoiles mais non, non, non. encore une fois nos yeux sont tellement ici les murs, les affiches les écrans et tout qu'on a, on a oublié le ciel, qui est L'un des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala Parce que, qu qu'est-ce qu que ça peut nous apporter Regarder le ciel, juste regarder le ciel. Qu'est-ce que ça nous apporte De bienfait par exemple. Oui. Donc, la puissance, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, c'est juste une petite créature, créature d'Allah azza wa ta'ala qui est le ciel. Il y a un point intéressant ici dans le ciel, oui Harry ?« La perspective. »« La perspective. »« on est tout le temps sur nos affiches, sur le grand combat, on a l'impression que quelque ça a de l'importance, alors que si on prend du temps pour regarder le ciel, la grandeur, on n'est pas Exactement, donc re regardez que, encore une fois, on est, on est tellement habitué à ça qu'on oublie le reste, mais ça, ça remet les choses hein, en perspective. » Regardez comment, ce qu'on vit dans l'un des plus grands pays du monde. La nature ici, elle est immense, quasiment illimitée. Mais peu de personnes sortent dans la nature pour aller découvrir la nature. L'autre fois, on est sorti avec un groupe de frères comme ça. Et il y avait un frère âgé, comme on dit, qui vient du bled, qui est venu avec nous en parti très, très loin dans la forêt. Très, très, très, très loin. Et Il était très content. Il a dit, ça fait, je pense, 15 ans, 16 ans qu'il est au Canada. Il a dit... Malheureusement, j'ai jamais, j'ai jamais pris l'initiative de sortir comme ça. J'ai jamais, j'ai jamais pris l'opportunité. Mais ça, c'est un grand problème. Ça veut dire qu'on est comme pris dans une prison. C est, c est, honnêtement, c'est presque une prison virtuelle comme ça qu'on ne voit pas. Mais euh, c'est comme si on nous donne les outils nous-mêmes pour fermer la prison sur nous-mêmes. En fait, on va mettre nos propres grilles. On, dit, on, est, on, est dans un, on est pris dans un, dans un cercle comme ça vicieux. Aussi le ciel, qu'est-ce que ça porte comme message Combien de fois est-ce que vous avez entendu parler, ou bien vous avez entendu cette formule d'une façon ou d'une autre Le monde a beaucoup changé. Combien de fois vous avez entendu ça Le monde a grandement changé. Le monde a évolué. Toi, tu es toujours la même personne. Le monde a changé. Le monde a évolué. Tout a changé de nos jours. Quand hmm Mais C'est ça. C'est que... Euh, ah oui, parce que le Rasoul Allah, alayhi salam, il vous a dit de faire les choses. Non, non, mais Allah, ça Rasoul Allah, ça fait 14 siècles, le monde a beaucoup changé entre-temps. Ok. Lève tes yeux vers le ciel, le monde n'a pas changé. Ce ciel, il est le même, n'a pas changé aucunement. Depuis 14 siècles, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est nos habitudes, plusieurs des habitudes des êtres humains qui ont changé, suite de suite, technologiques, quelques trucs comme ça, superficiels, mais ce n'est pas vrai, le monde n'a pas changé tant que ça, au point que tout doit être remis en question. Parce qu'encore une fois, on, on, on essaie de nous faire croire que quelque chose a tellement changé, d'entrer dans l'âge des lumières, de la modernité, qu'après ça, il faut tout mettre, tout le passé, il faut le mettre, quoi aux poubelles, et si on veut s'attacher à notre passé, à notre religion et tout, il faut faire un, beaucoup de révisionnisme et de ré réinterpréter tout selon le monde de nos jours ce qui est complètement, bien sûr aberrant et complètement faux donc on a dit, numéro 1 pour, pour la foi, on a besoin de quoi on a dit, pour l'iman pour renforcement, on a dit le renforcement par quoi pour protéger notre, pour avoir le yaqin La science et la méditation. Après ça, on a le deuxième point qui est la prévention. Protéger cette certitude. Pourquoi la protéger Pas parce que le système de croyance en tant que tel il est faible. Non. Mais c'est parce que le porteur qui est le cœur il est faible. C'est ça la différence à faire. Vous savez, les gens qui disent « Non, mais... » Si nous on est sur l'islam et que l'islam il, il est le haq, la vérité Il ne faut pas avoir peur de s'exposer à n'importe quelle chose Parce que l'islam c'est la vérité L'islam c'est la vérité, mon cœur c'est pas la vérité, c'est la différence Alors le cœur il est faible, le cœur il est porteur de l'islam Il est porteur de l'yakin, il est porteur de la foi Mais si on s'expose au shubuhat Au poison de la croyance encore une fois qui sont là pour remettre en question, eh bien, on pourrait être pris dans un moment de faiblesse. Qu'est-ce qu'on veut dire par un moment de faiblesse Est-ce le est que, est que les êtres humains, ils ont des moments de faiblesse Est-ce que, est -ce, est -ce que les, les gens, même les gens les plus instruits, les gens les plus intelligents, est-ce qu'ils ont des moments de, de faiblesse où ils perdent un peu leur rationnel ici Oui, c'est très simple, il y a beaucoup d'exemples, mais je vais donner un exemple complètement aléatoire. Euh, pensez aux aéroports, lorsque, comme ça arrive, comme ça, période de Noël et ainsi de suite, lorsque ça devient tellement plein et des vols annulés, il y a des gens qui attendent devant des avions pendant 5 heures, il y a d'autres qui passent la nuit, d'autres qui sont avec leurs enfants et leurs familles, qui dorment par terre et tout, qu'est-ce qui arrive ça à la personne ici La grande majorité des gens, qu'est-ce qui arrive hum Tu stresses, mais à un certain point, tu commences à perdre un peu de, de rationnel. Tu ne peux plus voir directement comme ça, straight, clairement comme ça. Vous comprenez Donc, l'être humain, il a un certain seuil après lequel il devient vulnérable. Ce seuil-là, il diffère entre une personne et une autre, mais est pas, on, est juste des, on est tous des êtres humains en final. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe Si mon cœur, moi, je l'expose sans raison aux shubuhat, ces shubuhat-là pourraient, pourraient m'avoir un jour. Pas par la faiblesse de l'argument, de la croyance en tant que telle, mais par la faiblesse de mon cœur. C'est pour ça que certains, l'un des ulama euh, c'est Ibn Taymiyyah, le cheikh le même de, de cet auteur, Ibn al-Qayyim, qui lui a dit que, assure-toi que ton cœur ne soit pas comme une éponge. Assure-toi que ton cœur soit plutôt comme un miroir. Quelle est la différence entre l'éponge et le miroir L'éponge, ça absorbe tout. Il y a des gens qui ont mis... Imaginez si on avait un bouton comme ça, bouton dans le cœur. Tu peux mettre le cœur soit en mode miroir ou en mode éponge, comme les ordinateurs et tout. Tu peux choisir quel mode tu veux. On peut faire ça de façon inconsciente. Si moi, je mets mon cœur dans un mode éponge, le mode éponge, qu'est-ce que ça fait? Ça absorbe tout. Ça donne de l'importance à tout. Ça traite tout de façon, comment on dit, équitable. Je vais sur Internet, j'ouvre YouTube, YouTube me donne tout de suite algorithme parce qu'il sait que j'ai déjà cherché Islam avant. Il me donne des vidéos aléatoires sur Islam. Je vois un titre accrocheur. Je ne sais pas ce qui, qui parle, mais je le regarde quand même. Et tout ce qu'il dit, je, dis, je, vais, je vais écouter ce qu'il me dit. Je ne le connais pas, mais je vais quand même écouter. Et là, il va me dire, c'est que... Euh, Jeûner au ramadan, ce n'est pas obligatoire. Tu peux juste payer l'argent à la place. Tu peux, tu peux nourrir des pauvres. Ah oui hein? Ça semble intéressant. Première fois, j'entends ça. Okay. Je vais regarder une autre vidéo de ce monsieur. Deux, trois, quatre... Et là, le cœur, il est en mode éponge. Il est en train d'absorber, absorber, absorber, absorber. Ce qui était une simple curiosité finit par être une confusion, finit par être un changement de valeur et de croyance. Il y a le cœur qui est miroir, en mode miroir. C'est quoi un mode miroir? Ça rentre pas, ça. Go back. Where you came from. Tu reviens de là où tu es venu. Je ne prends pas, je n'accepte pas. Si je ne te connais pas, si je ne sais pas d'où est-ce que tu as amené cette information, mon cœur n'a pas le droit d'accéder à mes croyances, à mon cœur. Est-ce que, est que quelqu'un laisserait n'importe qui entrer à sa maison Quelqu'un que vous ne connaissez pas, il connaît à votre maison. Ouvrez la porte, oui. Bonjour, je suis un influenceur sur Instagram, tout le monde me connaît, permettez-moi d'entrer chez vous à la maison. Est-ce que vous allez dire oui, venez Non. Mais vous savez qu'est-ce qui est surprenant On leur permet d'entrer dans nos cœurs, qui devraient être plus, oh, sans figurer ici, si sacrés que nos maisons. On permet aux gens d'avoir comme ça accès à nos croyances, à notre foi, à nous dire qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, sans vraiment avoir de connaissances. C'est clair Paye, est-ce est qu'il y a des questions sur ce point ici Des questions brèves sur ce point, parce que les autres questions, c'est pour la fin, Inch'Allah. قال أبو بكر الوراق اليقين على ثلاثة أوجه يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة إنو ديكليات خواه face pour le yakin. Le premier, c'est le yakin la certitude de khabar, d'information. Le deuxième, c'est yakin d'argument de dalala. Le troisième, c'est yakin de mouchahada, de vue, de regard. Je vais expliquer ça brièvement, inshallah azzawajal. Yuridu yaqeeni l'khabar sukun al-qalbi ila al mukhbiri wa wuthuqihi bihi. Donc, parfois, on fait confiance à la chose. On est certain d'une chose parce que je fais confiance au messager, à celui qui m'a amené celui qui m'a transmis l'information si c'est ton frère et que tu aimes ton frère tu as pleine confiance en ton frère ton frère il a dit, il a dit voilà ce qui vient de se passer dehors aujourd'hui tu lui fais confiance s'il l'a dit ça veut dire que c'est vrai parce que je lui fais confiance ça c'est le yaqin l'incertitude par khabar par information deuxième chose ça c'est en passant comme les hadiths n'est-ce pas on dit hadith authentique c'est quoi hadith authentique c'est quoi hadith authentique Bunya al-Islam ala, al ala khams. Ala Rasul sallallahu islam ala Le prophète sallallahu alayhi wa dit l'islam il est fondé sur 5. la ilaha illa Après ça il cite les 5 piliers. Andi, je suis certain que le prophète sallallahu alayhi wa a dit ça. Pourquoi C'est une certitude de transmission ici parce que on sait qu'il y a des grands savants qui ont étudié bien ce hadith, ces narrateurs c'est des gens qui sont doués de, de confiance, qui sont intègres et ça c'est hadith authentique rapporté dans le Sahih apres ça on a yaqin ad-dalalah wa huwa ma fawqahu wa huwa an yuqima lahu ma uthuqa bi sidqi al-adillah ad-dallat ala ma akhbara bi wa hadha ka ammat akhbar al quran fa innahu subhanahu ma kaunuhi asdaq as-sadiqin akhbari preuve, la démonstration, ça c'est lorsque je t'amène l'information, tu me fais confiance, mais en plus de ça, je t'amène la preuve, voilà ce qui s'est passé dehors, ah oui, si tu me dis ça, ça veut dire que c'est vrai, mais attends, regarde, j'ai pris la vidéo, je peux te montrer, tu peux voir ce qui s'est passé, donc là j'ai amené le délil avec ça, la preuve convaincante, rationnelle, et ça dans l'islam, Allah azzawajal, dans les partie majeure de l'islam la croyance comme le iman comme le tawhid l'unicité d'allah azawajel allah subhanahu wa taala nous a donné l'information mais aussi les preuves dans le coran on a les preuves rationnelles al adillatu al aqliya sur le tawhid le monothéisme d'Allah subhanahu wa taala fya'rtafyoun min dzalika ila al darajat al thalitha wa huwa yaqin al mukashfa Écoutez ça, on va conclure avec ce point de là. Il dit, il passe après cela au troisième niveau, qui est le yarkin de le Mukhachaf. Le c'est, ça veut dire, C'est comme si on t'a ouvert le rideau, tu peux voir maintenant, tu peux voir directement par toi-même. Alors il dit ici que, lorsque ce que ton cœur il a appris Ça devient comme ce que tes yeux ont vu. Rappelez-vous, l'autre fois, on a fait le hadith sur le Ihsan, hadith de Jibril, qu'est-ce qu'on avait dit, le Ihsan, c'était quoi le plus haut niveau de la religion Le Ihsan. Adorez Allah Azza wa comme si on le voyait, car même si nous, on ne le voit pas, lui, il nous voit, subhanahu wa ta'ala. « En ta'aboud Allah, ka'anna Comme si tu le vois. Le cœur a tellement de yaqeen que c'est comme si on voyait. Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nisbat al-iman bil-ghayb hina idin ila al-qalb ka nisbat l'invisible cœur ça sera comme le visuel pour pour l'œil en tant l'un des, des croyants, l'un des adorateurs, il a dit, dit "J'ai vu le paradis et l'enfer" haqiqatan. paradis l'enfer en vérité. Je les ai vus. C'est juste un, un musulman, un croyant normal, C'est pas un prophète. Alors on lui a dit, « Wa khaifa? Comment tu as vu le paradis et l'enfer ?» Tu es encore avec nous sur cette terre. Il a dit, « Il a dit, « Il a dit, « Il a wa Il a dit, « Il a dit, « Il a dit, « Il a dit, « Il j'ai vu le paradis et l'enfer par les yeux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le fait que je puisse voir le paradis et l'enfer par les yeux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est plus aimé, plus convaincant pour moi que de voir le paradis et l'enfer par mes propres yeux parce que fa'inna basari qad rawayazir wa yaziru bi khilafi basarihi sallallahu alayhi wa sallam car mon regard à moi pourrait se tromper, mais pas le regard du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez si l'idée derrière ça, c'est qu'il dit Moi, j'ai connu le paradis et l'enfer par le prophète Muhammad sallallahu sallam, qui lui a vu le paradis et l'enfer. C'est pour ça que j'ai plus de foi en le paradis et l'enfer que si c'était juste moi qui avais vu le paradis et l'enfer. Si Allah m'avait juste à moi permis de voir le paradis et l'enfer, mais je n'ai pas entendu parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et bien ma foi serait moindre parce que peut-être que mes yeux, mon regard à moi peut se tromper mais pas le regard du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al wa laqad ra'a min <midi> il kubra comme Allah wa ta'ala il nous dit ça bien sûr il va nous rester une autre partie ici sur euh, arkanu ilmi al yaqin qu'on va laisser pour la, pour la prochaine fois inchallah, juste à prendre avant de prendre les questions inchallah, je vais prendre 5 minutes pour répéter une annonce qu'on a fait la dernière fois et je vais ajouter un petit commentaire je vais être un peu méchant ok mais prenez ça comme, euh, comme une nasiha, comme un conseil comme quelque chose de bénéfique donc euh, bon j'ai ramené le fichier avec moi mais je n'ai pas voulu perdre le temps pour, pour connecter et tout mais on a déjà fait l'annonce l'autre fois inchallah que dans quelques jours, on commence le nouvel, nouveau cycle, la nouvelle session de « Ilmoun » du programme « Ilmoun ». Ça, c'est l'un des rares programmes ici à Montréal, l'un des rares cours pour apprendre l'islam en français. Donc, on fait une étude approfondie d'une sélection de hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Science et sagesse ». On fait l'étude approfondie aussi de parties choisies de la sira, de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prochaine fois, on va parler de la partie de Uhud, « Inch'Allah » azawajal. Et aussi, notre thème principal pour ce prochain cycle, c'est la vie des prophètes Adam et Nuh alayhi wa sallam. Adam ainsi que Nuh, pris dans le Qur'an, leur histoire dans le Qur'an étudier en détail parce que un tiers du Coran c'est des récits et majoritairement c'est les récits des prophètes donc si on s'intéresse à ces récits ça va nous permettre de comprendre une grande partie du Coran Karim les inscriptions c'est sur janna.ca c'est j a n n a h janna comme ça j a n n a h .ca janna.ca et comme j'ai dit tout à l'heure je vais être un peu direct OK mais euh, je suis un peu déçu de la réaction des gens face aux cours qu'on fait dernièrement. Der, dernièrement, ça veut dire les, surtout cette année et l'année dernière. Montréal, ce n'était pas comme ça. Avant. Je sais que Montréal, ça n'a jamais été le, la ville la plus gagnante pour les projets de Dawah. Da ça ne l'a jamais été. Peut-être ça fait très longtemps, tout début des années 2000, la fin des années 90... Mais les quelques dernières années, Montréal, pas, ça, c'est pas le top. Ça, c'est quelque chose de connu de par plusieurs expériences. Mais quand même, ça fait quelques années, on avait pas mal de personnes qui étaient intéressées à apprendre, qui venaient à des cours, qui s'inscrivaient, qui... Je sais pas encore une fois ce que c'est l'effet de ces réseaux sociaux, de ces TikTok, de ce... qui, qui, euh, qui font en sorte qu'un programme de 30 heures au total, ça semble être trop grand, trop élaboré, trop de détails, c'est pas pour moi... Parce que moi, je peux juste faire des swipes et trouver des trucs très, très brefs comme ça sur Internet. Mais je peux vous dire une chose. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal au point que... Croyez-moi, ça fait plus de 20 ans que je fais la DAO à Montréal. Ce n'est pas normal au point où ça devient inquiétant, vraiment. Ça devient inquiétant parce qu'il faut voir loin. Ça, ça nous mène vers où exactement comme communauté. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est là pour quand je dis, je ne parle pas seulement des prochaines générations, ça veut dire vos enfants et tout mais même votre génération à vous pour les personnes qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine si on n'investit pas pour notre religion, pour notre digne si on ne donne pas de temps, d'énergie pour apprendre notre digne, notre religion surtout de nos jours on paiera les conséquences je ne parle pas ici les conséquences dans l'au-delà je parle vraiment même en termes purement matériels Les problèmes de famille qui existent ici, au sein de notre communauté, c'est incroyable. C'est comme presque un miracle, une famille, un foyer dans lequel il n'y a pas de problème majeur. Même si les gens cachent ça, bien sûr, sous, le, sous les tapis comme ça. C'est normal, comme lorsque quelqu'un est dans la vingtaine, début trentaine, quelqu'un pas marié, pas d'enfant, étudiant, tout seul, vit tout seul, peut-être la personne, elle ne voit pas encore la portée des choses. Mais une fois, quand, encore une fois, on va suivre le cours normal de la vie, sauf si quelqu'un veut vivre en tant qu'étudiant célibataire jusqu'à jusqu l'âge de 60 ans, ça c'est une autre chose. Mais je peux vous garantir que l'ignorance, le manque d'intérêt, parce que le ilm, la science dans l'islam, ce n'est pas juste pour apprendre de nouvelles choses, c'est pour le rappel, c'est pour raviver le cœur. Le manque d'intérêt qu'on a pour ça, c'est vraiment apurant. C'est inquiétant. Ça, c'est pas normal. En Europe, sans parler même des autres places ici, en Europe, il y a plusieurs douats qui disent qu'en Europe, lorsqu'ils eux, eux, font des instituts, des programmes pour apprendre, c'est avec des listes d'attente. Il, il faut parfois inscrire son nom et attendre une prochaine vague d'inscription. Ici, je sais que les gens s'intéressent, sont intéressés par l'idée, mais le passe à l'action, c'est une autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Les gens envoient beaucoup d'emails, beaucoup de, de messages, télégrammes et tout. Euh, « je veux, je veux des cours, cherche des cours, je veux apprendre ma religion, je veux apprendre mon dîme. Dites-moi quand, mettez-moi sur la liste. » Mais lorsque c'est là, la personne n'est pas présente. Ou la personne se présente une fois, après ça ne revient plus, disparaît. Ça, c'est pas normal. Je peux vous dire que c'est pas normal. Alhamdulillah, c'est bien que moi il y a des trucs comme cette halaqa ici qui fonctionne, mais c'est pas suffisant à l'échelle plus grande de la communauté. Cette halaqa c'est pour nous donner un boost, mais ce n'est pas la norme ici pour, pour garder, préserver notre foi. On a tous besoin d'apprendre la religion, tous, tous on a besoin d'apprendre, d'écouter. Moi personne, même, perso même si je donne toujours et je dois préparer des cours et tout, s'il y a des semaines où je suis tellement occupé par d'autres choses, que je n'ouvre pas beaucoup de livres, j'écoute pas de, de cours de dorous et tout, même moi je ne ressens personne, je ressens que je suis en train de faire des pas en arrière, j'ai besoin de me rattraper vite. Donc, encore une fois, ça, c'est un programme qui est là. J'espère vraiment, Inch'Allah, que cette fois, Inch'Allah, on va avoir, Inch'Allah, une salle pleine parce que ça coûte de l'argent. Il faut réserver des salles. Ça prend beaucoup de travail, beaucoup de, beaucoup de préparation. Et oui, je vais traiter d'un point très directement. Juste avant, si tu as une question, Inch'Allah, je vais traiter d'un point pour être très clair. Oui, il y a une inscription. Oui, il y a des tarifs, des frais d'inscription okay, parce qu'encore une fois c'est un programme qui coûte de l'argent, vous avez accès à des enregistrements, on doit réserver des salles et tout, mais ça ce n'est pas une raison. Pourquoi ce n'est pas une excuse Parce que de un, la plupart des gens sont financièrement à l'aise à Montréal. Numéro deux, j'aime pas le dire en public parce que ça me met en quelque sorte en position de faiblesse, j'aime toujours laisser ça lorsqu'il y a des demandes, mais je vais le dire quand même qu'on n'a jamais, jamais, jamais dit à quelqu'un « ne viens pas parce que tu ne peux pas payer ». Ça, on ne le dit jamais. À chaque fois depuis toujours, lorsque quelqu'un dit « je veux venir, mais je n'ai pas de quoi payer », juste « viens ». Si la salle elle se remplit par des gens qui veulent apprendre la religion, même si on est endetté, même si on doit chercher de l'argent, pas grave, tant qu'il y a des gens qui apprennent. On ne te demande pas ton T4 et tes trucs de revenus pour prouver que tu n'as pas d'argent. C'est basé sur la confiance. Bien sûr, je ne donne pas le droit à quelqu'un qui, euh, qui, qui peut se, se permettre et afford d'acheter des iPhones et Netflix et tout, mais qui après ça dit « moi, parce que je ne veux pas dépenser sur des cours d'islam, je vais venir gratuitement » ça je ne me sens pas à l'aise c'est entre la personne et entre Allah je ne me sens pas à l'aise avec ça mais on ne retourne jamais quelqu'un parce que c'est comme je vous ai dit la, la dernière fois le pire c'est qu'il y a des gens qui disent oh j'aime beaucoup le programme mais pourquoi c'est payant, moi je ne peux pas payer je n'ai pas d'argent juste viens après ça la personne ne répond plus pourquoi tu t'es plaint alors vous voyez donc on va parler de l'histoire de Adam l'histoire de Adam ce n'est pas de la rigolade Pas, encore une fois, quand je dis des histoires, ce n'est pas pour les enfants. La semaine dernière, il y a un frère dans le masque, un jeune frère, il nous voit à Montréal, il m'a dit, est-ce que vous faites des cours Moi, je veux venir à des cours et tout. J'ai dit, oui, Inshallah, on a un programme qui va commencer bientôt. On va faire l'histoire de Ademinu Halim Assalam. Il a dit, oui, mais à part les histoires, moi, je veux des cours du ilm, comme ça, des livres et tout. Et ben, on a fait des cours avant, on a déjà fait des séminaires, sciences du hadith. Et, oui, il m'a dit, c'est ça ce que je cherche. Il a dit, ça, ça remonte à longtemps, mais on va faire Ademinu Halim Assalam. C'est comme s'il y a des gens qui pensent des histoires, c'est de la rigolade, c'est du Coran. Il n'y a, a, a pas de la science meilleure que ça que d'étudier le Coran, la parole d'Allah Zorojew, d'étudier l'histoire de Adam al c'est quoi C'est le début de la création. Nous, en tant qu'êtres humains, on vient de où La première problématique, le premier grand problème au paradis, qu'est-ce que Shaitan, comment est-ce que Shaitan il a égaré l'être humain Qu'est-ce que Shaitan, il veut nous faire exactement, nous mener vers où Il y a mille et une leçons qu'on qu tire de cela l'histoire de Nouha alayhi salam ça définit le le début du chèque, du polythéisme l'histoire des religions après cela Nouha alayhi salam les savants ils disent c'est le deuxième père de l'humanité le deuxième père de l'humanité parce que les gens qui sont restés après nous, salam après le déluge c'est seulement la descendance de Nouha alayhi salam donc c'est très important et comme j'ai dit je ne veux, veux pas être méchant encore une fois mais regardez c'est des trucs personnels, je ne veux pas trop, trop parler de ça, mais des halaquats comme ça, alhamdoulilah, et des cours comme ça et tout, c'est 50% de ce qu'ils me gardent à Montréal. Dans quelques semaines, je suis parti en Alberta, j'ai fait un programme là-bas, les frères m'ont invité, j'ai été surpris de la grande différence entre la communauté là-bas et la communauté ici. Là-bas, c'est un traitement royal qu'on fait pour la science, pour l'apprentissage de la religion. Rien à voir avec, avec le contexte ici. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, Montréal, c'est des Et où tu vas, même pour salat ou le il y a des gens qui ne savent pas ça, mais ça c'est la réponse. Pour, pour vous montrer à quel point est-ce qu'on ne donne pas d'importance à notre religion, à notre dîme. Je pars à des masajids, Et là, pour les habitués de Masjid Salam, je ne parle pas de Masjid Salam, pour que personne ne pense que parce que j'étais là-bas la semaine dernière, je parle de eux. Je ne vais pas citer quel masjid, mais je parle des mosquées où c'est la, c'est la le Jumu'ah, c'est notre journée la plus importante. Salaatul Jumu'ah, khutbahul Jumu'ah. Vous savez qu'est-ce que je trouve sur le minbar en montant sur le minbar Je trouve ça, c'est le minbar. C'est même pas un bureau. C'est c'est le minbar du khatib pour la Jumu'ah. Je trouve des verres de thé à moitié comme ça laissés sur le minbar. Des boîtes, des boîtes de, de Kleenex comme ça qui sont vides, qui s'en mettent sur le minbar comme ça. L'autre fois le minbar, je ne sais pas quest ce que quelqu'un a mis sur le minbar, mais quand je parlais, je faisais un khutbah, je mettais ma main comme ça, il y avait de l'huile sur le minbar, c'était dégueulasse, c'était sale. Et subhanallah, il y a beaucoup de musulmans assis, ils sont juste en train d'attendre. Quand est-ce le khatib, il va venir, il va. personne qui prend l'initiative. Ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Pour ça, je vous ai dit, moi, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que c'est juste pour la halata ou pour les cours, mais c'est un bon 50% de ce qu'ils me gardent à Montréal. Moi, les frères, ils ont insisté là-bas. En Alberta, ils ont, ils ont dit, tu viens, on te, on, te donne tout, on te donne tout. Ils ont dit, on a ici une communauté vierge. Il y a plein de moyens pour travailler le beaucoup de massajid et tout. Mais ici à Montréal, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de potentiel, mais ça n'a pas l'air de d'aller vers, vers le meilleur. Oui akhi, tu avais un commentaire ou تفضل اخ. En fait, c'est pas pour lui commenter, c'est pour l'audience. Je voudrais euh, autant des témoignages. Moi en fait, le jour j'ai pris dans ce minaret, moi ma vie elle a changé. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ce qui m'a fait changer parce que comme vous l'avez dit par rapport à Yassir, ce qui préserve la foi, c'est le renforcement de la science. On peut aller dans les fois dans le monde, on peut regarder sur les réseaux sociaux, là c'est pas qu'en fait sur à confondir qu'on en fait, lorsque j'ai pris la fin de mon, mon séminaire avec vous, le mois ça a changé. J'ai compris en fait l'importance de la science parce qu'on n'est plus en fait dans une dans un rappel une heure. Après ça, là, on va oublie. Vu que le séminaire dure 4-5 heures, là, on est vraiment dans une profondeur des choses. On a avec des frères qui nous le disent, on a avec des sœurs qui nous le disent. et en fait, on échange en fait vraiment une profondeur des choses. Et je pense que c'est important de le dire parce que les gens en fait ne le savent pas. Mais voilà, Le là, votre vie va changer lorsque vous allez prendre les cours. Et, et, et c'est important parce que on dit que ouais, le jourmoi, comme il a dit le frère, c'est un rappel. Dans vos études, à l'université, parce que c'est bien, ça nous aide. Mais votre vie, elle va changer, donc vous allez vraiment donner l'importance à l'islam une... Oui, on va passer aux questions, inchallah Donc euh, le système a changé pour les questions. Euh, donc on a des questions qui sont reçues de façon anonyme. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions, après, bien ça sera à l'extérieur de la salle, Inch'Allah. Donc, la première question, elle est un peu longue, mais est-ce que les trois aspects de la certitude que vous avez mentionnés, soit la certitude fondée sur l'information, fondée sur les preuves, et puis celle fondée sur la vision, sont les mêmes que les trois formes de certitude citées au début de la khalafa Pas nécessairement. Ok, donc les trois, ça c'est des classifications. Que c'est rien, c'est rien de formel. C'est pas des choses dans un hadith qu'on doit croire en ça. Mais si on doit prioriser, l'un des deux, c'est plutôt la première classification parce qu'elle utilise, c'est la classification qui n'est pas dans ma dernière Donc, c'est al-muliyatīn. Aïn uliyyakin, hāquliyakin, parce que ça c'est trois formules, trois expressions qui sont utilisées dans le Coran. Donc moi je dis s'il faut retenir une, faut retenir la première, InshaAllah, parce que hāquliyakin c'est dans le Coran, aïn uliyyakin c'est dans le Coran et ilmuliyakin c'est dans le Coran. Est est non. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de réciter une courte versus une longue sourate lors des prières au fait de plus ou moins varier les soirs? Euh, une courte ou une longue ou une longue sourate? Ok, Taïeb. oui, varier, donc c'est important de, de varier dans la salat, donc de réciter différentes euh, souras. il y a des souras bien spécifiques, mais ça c'est pas nécessaire de suivre ça, si quelqu'un, encore une fois, veut s'approfondir dans l'étude de la sunnah, il y a des hadiths authentiques, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait certaines sourds plus fréquemment dans certaines, dans certaines salawat, comme parfois sourate Titi, dans sourate Allah, dans salat al comme sourate al-kafiroon qul ya ayyuha al-kafiroona sikul huwa allah dans la sunna al-fajr le matin de rak'at al-fajr ainsi de suite mais en règle générale lui on diversifie on peut pas dire que c'est obligatoire chacun dépendamment de son niveau de hafz Est-ce que c'est toujours meilleur de réciter des longues sourates par rapport à des courtes sourates? Je ne connais rien là-dessus, pas nécessairement, parce qu'encore une fois, peut-être que la personne qui pose question, quand elle dit longue sourate, fait référence à sourate al ala ou Al-Âshiyah, mais il faut se rappeler que ça c'est des courtes sourates, que les longues sourates, c'est sourate Al-Baqarah, euh, sourate Al-An'am, sourate Nisa, Al-Maidah. Je pense pas que de nos jours il y a des gens qui ont le courage de réciter toute sourate Al-Baqarah en une seule rak'a. Donc euh, en règle générale oui, c'est mieux de diversifier, surtout pour la personne qui mémorise beaucoup de Quran ainsi hein, afin de, de réviser le plus que possible. Inshallah. Est-ce qu'il y a des livres à conseiller pour l'apprentissage de l'islam Tout ça, bien sûr, ça dépend de, hein, de la langue. Si c'est en arabe, il y a juste trop de livres. Mais je ne peux, peux pas citer maintenant, sachant que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'arabe. Donc, euh, on a vraiment l'embarras du choix en arabe. Mais si on parle en français, moi, je donne toujours des livres de base avec lesquels il faut... Euh, Je recommande au fait, de, de commencer un livre sur la sira du prophète Mohammed, la biographie prophétique. Donc je sais qu'il y a le nectar caché, c'est ça, le nectar caché qui est traduit en français. C'est un très bon livre, très simple et très facile à lire. Il y a aussi Riyad Salihin, le Jardin des Vertueux. Jardin des Vertueux de l'Imam Nawawi. C'est une collection de hadiths authentiques. Au quotidien, dans la vie du prophète Mohamed, un autre excellent livre qui est traduit en français. Il y a aussi la série sur l'aqidah, la sur la croyance de Cheikh Omar al-Ashqal, comme on dit toujours. C'est sept tomes, mais vous pouvez les lire, les acheter ou les lire ou les trouver sur internet. Un tome à la fois, donc c'est relié aux six piliers de la foi. Et ça, c'est imprimé par International Islamic Publishing House, I-I-P-H. Allez sur Internet, I-I-P-H. Ils ont beaucoup de livres en anglais et en français en général. C'est de la très bonne qualité, mais cherchez la série sur la croyance. Donc, voilà certaines recommandations pour commencer, déjà. Très bonne question. Donc, pour ce qui est de la valeur de la traduction du Coran en français, on se rappelle toujours que c'est une traduction. Ce n'est pas la parole dans l'Azodiel. Ce n'est pas le Coran. La traduction, elle ressemble un peu au tafsir, à l'interprétation. C'est une forme d'exégèse, le tafsir. Donc, est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est, euh, est qu ne sert à rien Parce que ce n'est pas le Coran. Non, il n'y a personne qui a dit que ça sert à rien. Ça sert à bien, à bien comprendre l'essence du message de... Donc, pour quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, oui, c'est très bénéfique de lire la traduction en français ou en anglais, tant que, bien sûr, c'est une traduction qui est, euh, en s'entant, qui doit être, euh, euh, comment, comment je peux dire ça, c'est pas authentique, mais euh... reconnu, c'est ça, il faut, il faut faire attention ici à... Quelle traduction exactement Mais il ne faut pas faire l'erreur ici d'interpréter l'Islam et d'interpréter le Coran selon la traduction. Je vais dire aux gens, non, non, vous avez tort. Tout ce qu'on vous a appris sur l'Islam, vous avez tort. Vous n'avez pas bien compris le Coran. Moi, je viens de le comprendre parce qu'il y a une ayah dans le Coran. C'est quoi cette ayah ah, Regarde, c'est ça la traduction, tu peux lire. non, non on n'interprète pas l'islam par la traduction du Coran c'est pas une référence comment savoir si une personne sur Youtube par exemple est digne de confiance comment savoir si une personne sur internet, Youtube ou autre chose est digne de confiance la réponse elle est très simple c'est pas digne de confiance jusqu'à la preuve du contraire c'est pas pour accuser la personne c'est pour dire que je connais c'est à la personne de démontrer qu'elle est une autorité, une référence, pas nécessairement elle qui doit vous présenter, à vous dire je, je suis là pour te convaincre, mais si on fait des recherches, ou on a entendu parler de cette personne, en général, en général, parmi les critères ici, minimaux, je ne dis pas que c'est la seule chose, mais parmi les critères vraiment minimaux, c'est que la personne, elle est un profil de dawa de, de real life, ça veut dire elle est connue dans sa Sans parler ici de, de ses connaissances, elle a étudié l'islam et tout, mais elle est sur le terrain. Elle, elle, elle, elle a une communauté où elle est connue. Il y a des massages, il y a des musulmans. Parce que pourquoi Pourquoi se lancer Pourquoi ça c'est important elle perdure. Hmm? elle perdure. mais aussi parce que la personne, elle est testée. Si, si tu fais un de Jumura ah et tu fais des cours et des conférences et tout, et tu as une communauté, tu es bâti. Il y a une grande chance. Je ne dis pas que ça en tant que tel, c'est suffisant. Mais ça, c'est un bon indicateur déjà pour éliminer certaines personnes comme ça. Ça, ça tenait face... Ne euh, croyez pas que toutes les personnes qui sont assises au Masjid pour écouter la Khotba de Jumwah connaissent moins que le imam. Il y en a des gens qui sont haf et dokhore. Il y a des gens qui sont des étudiants de la religion. Il y a des gens qui ont étudié shéria avec des grands savants. Mais ce n'est juste pas leur job, ils n'ont pas le temps de faire la khutba de Jum'i. Ils viennent juste comme monsieur, madame, tout le monde. Ils prient et ils partent. Donc, s'il y a... Ils, ils sont là pour challenger un peu. Pour, euh, si le gars il dit n'importe quoi, pour aller lui parler après. Bon, dire, ce que tu dis, ce n'est pas l'islam et tout. Donc, premier, premier profil ici à mettre à l'écart, déjà, c'est les phénomènes web. « Vahira internetia. Ça veut dire des gens que, dans la rue, ils n'auraient vraiment rien qui le distingue. Mais sur Internet... C'est par les, les beaux lightings et les, les beaux effets spéciaux et trucs comme ça que la personne elle est devenue influente. Mais encore une fois, jusqu'à la preuve du contraire, je ne te connais pas, je ne te donne pas le droit de m'enseigner ma religion. Ce n'est pas pour être méchant envers toi, mais c'est parce que je ne te connais pas. Tu es qui exactement Je vais toujours être à la défense. À, à la défensive. Prenez toujours... Euh, l'exemple d'un médecin. Donc, si quelqu'un se présente à toi, si vous, si vous trouvez une vidéo sur Internet, quelqu'un te dit « Moi, je suis un médecin, moi, je m'y connais dans... » Prenez telle euh, tel, euh, je sais pas moi, telle euh, composante chimique, mélangez-la avec telle autre chose et tout, et buvez ça, vous allez voir, vous êtes, très, vous êtes vraiment à transenter. Ils vont dire « Mais tu es... avant que je ne fasse ça, je dois... »« il est qui, lui C'est qui, cette personne ?» Ça, c'est la même chose. Oui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa bil ijaba. Faites le dua En ayant le yakin Que Allah subhanahu wa ta'ala. Il répond à votre dua Sauf qu'ici la définition de la réponse Au dua c'est quoi La réponse au dua c'est pas Nécemment qu'Allah il va me donner ce que moi J'ai de demandé Allah sallallahu wa sallam Pourrait me demander quelque chose de meilleur Que ce que moi j'ai demandé Quelque chose de différent Allah sallallahu wa sallam Pourrait retarder La réponse à l'invocation de mon doua, parce qu'il sait subhanahu wa ta'ala que ce n'est pas le meilleur moment pour moi d'avoir cette chose. Mais il faut avoir le yakin Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entend et que Azza wa il répond favorablement à notre doua, sauf si on a mawani' au Les empêchements de doua, quels sont les empêchements de doua Quelques-uns à titre d'exemple. Bien sûr, si on demande le mal, quelqu'un dit « Ya Allah, permets-moi d'avoir, à euh, Oudoubillah euh, ». Euh, de, de pouvoir ouvrir mon bar à tel quartier. « Ya Allah, c'est mon rêve. Okay. » Il ne va pas s'attendre à ce qu'Allah réponde à son doua parce que ça, c'est un doua de, de, de haram. Okay. Euh, ou parfois, « Mawani' al-du'a doua quelqu'un, il, il est en train de manger et de boire du haram et il se porte le haram sans gagner pain, c'est le haram. Le prophète Mohamed Salas nous a dit que ça, c'est parmi les choses qui affaiblissent le doua que notre doua pourrait ne pas être exaucé Oui. Oui, Charles. Ça, c'est les questions style podcast. C'est ça? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Comment différer, euh, faire la différence entre la confusion et le waswas -was de shaitan Bon, was -was, il y a plusieurs formes de waswas, -was, mais ici si je suppose que vous parlez du waswas -was qui est relié à la foi en tant que tel. On a le hadith dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit euh, -a, qala qala iman, iman, qal, wa Le waswas -was, en général, c'est quelque chose qui vient comme ça de façon aléatoire, de nulle part. Et que moi, ça, vraiment, ça, ça me met mal à l'aise. Je dis que ça, ça vient du shaitan. Je dis « A'udhu billah minash shaitan radim Je sais que moi, je n'ai pas d'ouverture envers ce west « west-west » du shaitan. Comme le shaitan, dans sa Muslim, le shaitan, il vient et il nous dit « Qui t'a créé euh, » Excusez-moi, tu viens de où Euh, eh bien, Je viens de mon père Et ton père de mon grand-père Arrive à Adam a. Après ça de... C'est Allah Azza wa Jal Qui l'a créé Et là le shaytan Il va dire Alors c'est qui Qui a créé Allah Alors il dit Le prophète Mohamed C'est lui qui trouve ça Si quelqu'un arrive à ça Et Il doit cesser La confusion C'est autre chose La confusion En général Il y a des esbèmes Il y a des causes En général C'est parce que moi Je me suis mis dans Je me suis exposé, je me suis mis dans le danger, encore une fois. Je suis allé, j'ai dit « Ah, oh, ça c'est un livre, ok, sur l'islam, je ne connais pas l'auteur. » Mais bon, il dit qu'il nous propose une version différente de l'islam. Intéressant. Je suis curieux. Je commence à lire, à lire, à lire. « Ah oh, oui, vraiment, ce n'est pas ça ce que tout le monde dit. » Bon, on continue. Ah. Et là, je commence à avoir des doutes, de la confusion. Ça, c'est les « shubuhat » parce qu'en général, je me suis mis dans cette situation. C'est clair. Donc inchallah azougel euh, vu que la salle est réservée jusqu'à une heure bien précise, on va se contenter de cela. S'il y a d'autres questions inchallah à l'extérieur de la salle, jazakoum Allahu khayran, w barakallahu fikoum, subhanak Allahumma wa la ilaha illa anta,